باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه التوكيد il insistance donc on insiste sur un sens on insiste sur un sens on va le souligner on, on met l'accent sur quelque chose pour qu'il n'y ait pas donc de soupçon ou de doute est-ce que c'est vraiment ce sens que tu veux ou non le c'est l'insistance C'est le renforcement. Il est de deux types. Il est de deux types. Il, il y a un, un taqīd qui s'appelle al-afḍil, qui est littéral, qui se fait par un mot. Hein, et il y a un taqīd qui est maʿnawi. Donc, c'est-à-dire qu'il va se faire. Le premier, il se fait al d'accord, euh, par le même terme. Hein, et le, le deuxième, il est maʿnawi et on va voir les deux exemples qu'est-ce qu'il signifie Ibn Ajaram a cité seulement al-ma'nawi ici dans son dans son matin il a cité seulement al-tawkid al-ma'nawi euh, il est défini comme étant al-tabi'u al-rafi'u l'ihtimal li al-tawkid c'est un tabir. il va euh, suivre il va dépendre hein, de, de quelque chose qui le précède il dépend d'un antécédent Et qu est que, quel est son rôle C'est c'est-à-dire de ne pas laisser donc d'autres probabilités. C'est-à-dire d'insister sur un seul sens et le préciser. Il D'accord euh, euh, Il y a une règle très belle que je rappelle ici puisque donc, euh, au passage elle me vient à l'esprit par le mot hypothèse. Euh, les, les, les, les gens de science, lorsqu'ils euh, lorsqu sont en train d'argumenter, ils disent euh, Donc ils disent que euh, s'il n'est pas euh, vraiment authentique hein, Tu ne vas pas le brandir comme preuve Et comme tu veux argumenter par ce délit, ce n'est pas un, un délit. Tu ne vas pas argumenter par des adidas hein? ou par des adidas par exemple, ou Mordoua. Donc le euh, délit doit être authentique d'abord. Donc ce qu'on vérifie euh, au préalable, c'est l'authenticité du délit qu'il soit un verset du de Coran Karim ou bien que ce soit un hadith euh, c'est-à-dire il est soit sahih soit مقبول très bien donc je reviens ici il a dit ah, c'est quelque chose qui va dépendre d'un antécédent et qui va lever l', l', les autres éventualités aux probabilités ce qui suit euh, donc on peut traduire comme Ce qui suit est d'ici toute hypothèse, ou tout, ou, ou tout doute, hein, ou toute probabilité ou éventualité autre qui peut venir à l'esprit. D'accord? Euh, si on dit, j'ai amiro, si on dit cette phrase dans la langue arabe, j'ai amiro, l'émir est venu. D'accord? Cette parole n'exclut pas l'hypothèse de supposer un Moudaf qui aurait été omis. Lorsqu'on dit j'ai l'amir », cela n'exclut pas que l'on peut vouloir dire par cette phrase J'ai Am amir. amir »« J'ai Akitehabul Emir. D'accord J'ai am sur c'est-à-dire son émissaire, son envoyé. Mais on va dire J'ai al Ou bien aussi, J'ai Akite amir Emir. Le message de l'émir est venu. Hein? On dit jaa al-amir alors qu'on veut dire jaa kitab ul-amir amir ou jaa mab'ous al-amir donc là lorsqu'on dit j'ai al-amir donc ce n'est pas une phrase qui a un seul sens donc une autre éventualité peut se poser et donc quelqu'un peut dire ce, ce, cela d'accord mais si on, dit si on dit maintenant jaa al-amir nafsuhu aïnuhu d'accord si on dit jaa al-amir nafsuhu l'émir lui-même est venu, l'émir en personne est venu, d'accord Toute autre hypothèse s'exclut. Personne ne va dire, mais même si vous dites l'émir en personne, il est venu, hein, je peux supposer que donc euh, vous voulez dire hein, sa lettre, ou bien son message, ou bien son envoyé, non. Donc Dans ce cas, cette hypothèse s'exclut, D'accord Tauquid Sui uh, son so antécédent, qui est Al-Mu'akkad. Uh? Donc, il y a Al-Mu'akkad, qui est l'émir ici, Al-Amir. Uh? Et Al-Tawkid, Nafsuho, Zatuho, Ainuho, qui est ici Al-Tawkid. Et il est, donc, comment il va suivre, il va dépendre de son antécédent. J'ai Al-Amiru, Marfur, Nafsuho, Marfur. Uh? Ra'ejtu Al-Amira, uh? Mansoub. Nafsaho, bansob. Marartu bil amiri, euh, makhfod, nafsihi, makhfod. D'accord? Il va suivre Al-Mu'akkad dans les états de Arrafi, de An-Nasb, de Al-Khafd et de At-Tarif. S'il est euh, Mu'arraf, l'autre il sera Mu'arraf. D'accord? Ceci est l'avis des gens de Al-Basra. Al-Basra, ils disent que Al-Tawqid est Euh, va dépendre de quelque chose qui est ma'rifa d'accord alors que les, les autres grammairiens qui sont les grammairiens de Al-Kufa ils disent que euh, Al-Tawqid porte aussi sur Al-Nakira et ils ont trouvé des exemples hein? et ils donnent par exemple euh, ici hein, comme euh, donc euh, exemple ce n'est pas sur cela qu'ils se sont basés Mais ils donnent ce, cet exemple, hein? ils donnent « Samtushahran kullahu ». Ils disent que cela est une phrase qui est euh, correcte en, en langue arabe. Hein? En terminologie de la grammaire, on dit une phrase canonique, c'est-à-dire une phrase qui suit le canon, qui suit la règle, une phrase correcte. D'accord Donc là, « Samtushahran kullahu »,« Shahran il nakira »,« Shahran ». Est-ce que c'est Ramadan, ou bien est-ce que c'est est, Shaban ou est-ce que c'est un autre mois? Shahran, Nakira. Hein? Donc, mais il est venu, donc, euh, aussi un Tawkid, pour mettre l'accent sur le fait que j'ai jeûné un mois. D'accord? Donc là, Shahran, il est Nakira. Donc, selon les gens de Al-Kufa, Al-Tawkid peut porter aussi sur. Euh, peut donc se faire aussi pour un Nakira. D'accord? On va voir maintenant al al-lafzi d'abord al al-lafzi qui va se faire par la même par le même mot hein? par la même phrase al al-lafzi se fait par la répétition des mêmes termes exemple je zaidun zaidun je zaidun zaidun d'accord ça c'est ça c'est une manière de parler en arabe je zaidun zaidun c'est-à-dire n'allez pas penser que c'est son son gamin ou bien sa lettre ou autre chose je je te dis d'accord zaid est venu c'est pour marquer l'accent la, et pour insister sur ce son zaid est venu d'accord je zaidon zaidon je je a hein n'allez pas penser que lorsque je te dis je a zaidon Euh, que, donc, euh, je vise, qu'il m'a euh, contacté, hein? il a fait un autre, une autre action, il m'a contacté, ou bien, donc, euh, euh, il a parlé de moi, ou autre, ou autre chose. Hein? Mais, j'ai, j'insiste sur le fait, donc, de Al-Fa'il, j'ai, j'ai a zaydun, hein? Zayd est venu, d'accord, mais on insiste sur ce sens, et que c'est un seul sens, et donc, on ne doit pas aller vers une autre hypothèse et lorsqu'on dit aussi na'am, na'am, j'a'a hein? donc là c'est une insistance par, ou bien un tawqid par al-harf, donc comme vous remarquez al-tawqid peut se faire par le nom, Zeid, par le verbe j'a'a, par al-harf na'am, na'am, j'a'a zayd d'accord, oui sers, Zeid est venu d'accord, donc là c'est al-tawqid al-lafdi, wa yakounu Bi al-fad ma'louma wahiya al-nafso. L'auteur, lorsqu'il a parlé de al-ma'nawi, ici. Lorsqu'il a parlé de al-ma'nawi. Avant de passer al-ma'nawi, je cite aussi, qu'on emploie aussi parfois, on dit, hazari, hazari, an-taskot. C'est-à-dire, je te mets en garde contre cela. hazari, hazari, an Hein? Je te mets en garde Pour ne pas tomber C'est-à-dire Je te mets en garde Et là, ça se fait par le mot Littéralement, lafz C'est-à-dire, je le répète le même mot Je répète le même mot Mais ici, pour le ma'nawi Que Ibn Ajrum, il a mentionné dans son matn Il a dit Wa yakounu bi alfazin ma'louma Wa hiya An-nafsu, wal-aynu, wa kullu Wajma'u, wtawabi'u ajma'u Wajya akta'u, wabta'u, na nafsuhu bil D'accord? se fait par des termes Connus, qui sont connus précis, hein, Et déterminés dans, dans la langue arabe On ne leur rajoute pas d'autres Ni on ne fait D'analogie on ne fait pas prier si on va dire, euh, puisque donc euh, il y a une chose qui, re, qui ressemble à un nefs ou un nefsouhu, on va aussi faire ta'oukide par cela. Donc euh, on, donc ils sont des termes précis. Comme on a dit haroflat, ce sont voilà ce qu'ils sont et ce qu'ils sont. Hein, aussi il se fait par des alpha de « ma'louma » d'accord. Ces termes ont pour condition de recevoir un damir mutassil. C'est-à-dire un pronom attaché qui revient, euh, qui convient, pardon, qui convient en genre hein, et en nombre à Al-Mu'akkad. D'accord Ces termes peuvent être reliés à un damir, Mutasin, Nepso, ou. J'ai Al-Amiru Nepso, ou. Donc lorsqu'on emploie euh, ce damir, hein, il peut renvoyer, c'est-à-dire à Al-Mu'akkad, dans son genre et dans son nombre d'accord ou ja al mumaridatu nafsuha ou aynuha ou tabibatu nafsuha d'accord donc là c'est euh, un damir mutasil et donc euh, qui va euh, convenir à al muakkal et qui va correspondre à al muakkal très bien et donc euh, on va étudier d'abord hein le, donc le premier qui nafsuho Il a dit que parmi ces termes, ces alphas de Attaoukid, il y a Nafsouhou. C'est-à-dire cette personne-même. C'est pour dire que c'est lui-même. D'accord Hadara Mohammedun nefsuhu Hadara Mohammedun Nafsuhu. Muhammad lui-même a assisté. Ou, Tazouaja Salma Nafsaha. Il s'est marié. A Selma elle-même. Il s'est marié à Selma elle-même. D'accord? Aw tu al J'ai salué l'émir lui-même. J'ai salué l'émir lui-même. Très bien. Donc là, ici, نفسه il s'est appliqué au masculin et au féminin. D'accord? Et, et, et il est venu dans les positions de arraf, et de al et de al-khafd. D'accord? Notez bien. Euh, il y a une erreur comme on l'a mentionné, nous, comme nous l'avons mentionné une fois, et, et donc euh, elle est très répandue dans, la, dans, dans les textes et dans les, les paroles des gens et qui consiste à faire devancer un euh, par rapport à al-muakkad. Ils vont dire fi nafsil waqt, wa fi nafsil Non, fi <inaudible> <inaudible> Donc, ils vont faire précéder. Non, al-mu'akkid doit venir après le mu'akkid. Le terme qui est nefs doit venir après. Hein. Sinon, il ne va pas être un, euh, un mu'akkid. Fi nefsi al-wart, ça n'aura aucun sens. Est-ce que al a une nefs, hein, une âme dans ce cas un dans cette phrase qui est fausse que, que, que, que certains prononcent hein, on doit prendre nefs c'est à dire dans l'autre sens qui est le sens de, de, de, de l'âme et la phrase n'aura aucun sens nefs l'ouax est-ce que l'ouax il a une nefs, une âme ça peut être dans la poésie surréaliste hein peut-être que dans la poésie surréaliste, ça peut prendre un sens. Donc là, faites attention à cette erreur. Il y a des choses qui sont répandues. Euh, mais nous, on doit chercher quel est le, le, le bon usage. Quelle est la, la, la parole juste des arabes. Hein, et on va euh, essayer par nous-mêmes, etc., de l'appliquer. De l'appliquer et non pas de. Même si beaucoup de gens la, la pratiquent, on va dire. Donc, euh, puisque beaucoup de gens la pratiquent. Donc, euh, on va aussi tomber dans cette même erreur euh, que. Très bien. Euh, « Nefsoho, maintenant « Ainoho, » C'est-à-dire la même personne. Ça a le même sens. « Zaranis sadiqo » C'est-à-dire que c'est lui-même qui est venu la dernière fois. Il, il est venu cette fois. « Zaranis sadiqo Le même ami m'a visité. »« M'a rendu visite. » D'accord J'ai visité le même savant que l'autre fois. J'ai visité le même savant. Donc, j'ai rendu visite au même savant. J'ai répondu à cette même question. Par exemple, quelqu'un peut dire J'ai répondu à cette même question. C'est pour dire que c'est la même question qui s'est posée une autre fois. Hein? Donc, elle, elle a été posée une nouvelle fois. Euh, le troisième, c'est Kullo. Pour, pour pour pas que certains vont dire Mais peut-être un tel n'a pas réussi. Hein? Tous les étudiants ont réussi. Donc, là, là lorsqu'on a employé Attawkid, Kullo, c'est pour lever al Pour qu'il n'y ait pas de soupçon ou de doute ou de dire mais peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas réussi. Lorsqu'on dit le monde, c'est que à 100%, d'accord. <t 'en> J'ai lu le livre en entier, d'accord. <t> en> d'accord Comme une femme, comme lorsqu'on a dit une fois cet exemple qu'on a cité, lorsqu'une femme a dit à Ibn <t 'en> C'est-à-dire j'ai lu le Qur'an Karim donc, euh, depuis le début, depuis le Fatiha jusqu'à la Sourate an Donc là, c'est pour dire que je l'ai lu en entier. Non pas « Qara'atul Qur'an ». Oui, « le Qur'an ». Est-ce que tu as lu le Qur'an Oui, j'ai lu le Qur'an. Mais lorsque quelqu'un va dire « Qara'atul Qur'an kullahu », c'est pour dire qu'il l'a lu en entier. D'accord ?« Qara'atul kitab kullahu ».« J'ai lu le livre en entier ». تصدقت bil كلها ti kulliha. J'ai donné tout le jardin en omole. C'est-à-dire, ici, c'est dans le sens, non pas de... Euh, même si j'ai traduit ici par le jardin, c'est en, en, en réalité une ferme. C'est-à-dire, c'est euh, un champ qui, qui, est, donc, qui est, donc, où il y a des, des arbres hein, fruitiers, Hein, donc, c'est, donc, dans la parole des Arabes, le avait ce sens, c'est c'est la ferme, c'est quelque chose qui est rentable, qui contenait souvent, par exemple, le, les, des palmiers. Hein. Comme un sahabi, il a donné euh, sa, sa hadika comme aumône, euh, il est abou'dahdeh, hein, abou'dahdeh. et lorsqu'il a dit cela à sa femme, Hein, et, et, et, il était en train de venir il lui a dit ça y est j'ai donné cela j'ai donné la parole au prophète .s tu sors, tu sors ce, ce ça ne nous appartient plus elle n'a pas dit mais viens quand même m'expliquer etc, elle est sortie regardez là l'iktibar l'iktibar là, là maintenant des gens ne peuvent peut-être beaucoup de gens ne peuvent pas appliquer comme ça, c'est à dire avec c'est-à-dire ce, ce, ce, c'est-à-dire la docilité, la facilité dans l'application de, de, de choses qui, qui, qui sont de taille, comme celle-ci. Il a donné une ferme. Non pas qu'il a donné un dirham ou deux ou dix. Mais il a donné, c'est-à-dire beaucoup. Il a donné un bustin. Et lorsqu'il a informé sa femme, qu'est-ce qu'elle a dit Pardon, elle a dit, euh, pardon, elle, elle a dit Rabi halbei'u ya abed dahdah. Hmm? Elle a dit, oui, tu as fait un, un, un, un, une bonne affaire. Tu as donné cela en normale et que le prophète il va la donner aux pauvres. Tu as fait une bonne affaire. Donc là c'est euh, Kullu. Euh, après Kullu, ajma'u. Ajma'u, otawabi'u ajma'u. Ajma'u. Hein, par exemple safara al hujjaj ajma'una tous les pèlerins ont voyagé safara al hujjaj les pèlerins en position de raffa ajma'una en position de raffa <s 'étonne> j'ai récompensé tous les brillants hein, tous les élèves doués par exemple ou bien brillants احسنُ position de al khafd d'accord? se fait par et al se fait par d'accord? Parce que Ajma'un euh, Ou bien اجمعين, c'est parmi euh, euh, ملحق, جمع, euh, السالم, hein, يعني مulحق, Parce qu'il n'a pas un, un singulier de son genre. Il n'y a pas quelque chose hein, qui va signifier l'individu tout seul. Très bien. Tawabi'u ajma' maintenant. Il y a des termes qui s'appellent tawabi'u ajma' dans la langue arabe. Hein, et ils sont nécessairement précédés de ajma' La condition, c'est qu'ils sont nécessairement précédés de ajma' On ne peut pas les employer sans employer ajma'i. C'est pourquoi ils s'appellent tawabi'u ajma' Ils vont dépendre de Ajma, ils, ils vont suivre Ajma. Très bien, ils ont le même sens de Ajma. On les ramène pour renforcer davantage ce sens, pour appuyer ce sens. « al absa'oun » Donc on peut employer juste hein, après Ajma, hein, comme on peut les employer euh, tous al lqawmu ajma'ona, akta'ona, absa'ona, abta'ona. D'accord Donc là, c'est pour mettre l'accent. C'est pour mettre l'accent. Comme j'ai entendu une fois, Cheikh Albani a envoyé cela. Il a dit, Al muslimouna ajma'ona, akta'ona, absa'ona, Ils ont cet avis. C'est pour dire qu'il y a un sens sur lequel les musulmans sont unanimes. Hein? c'est-à-dire les musulmans quels musulmans ici on vise les musulmans c'est-à-dire les gens de l'Haq les gens de la Sunna ils sont unanimes sur une chose non pas que lorsqu'on dit ajma'una c'est-à-dire c'est l'ijma' des, même des ignorants et ainsi de suite ou bien l'ijma' de qui des gens de, des innovations et ainsi de suite non, lorsqu'on dit c'est-à-dire les gens de la Sunna c'est les, les gens c'est-à-dire qu'on vise par al cest c'est-à-dire les gens de la sunna et non pas d'autres. Donc là, Ajma'una, akte'una, donc ça, ça vient après Ajma'una, absauna absauna, c'est pour mettre l'accent sur cela, hein, que donc euh, euh, c'est à 100%, c'est-à-dire il n'y a, y a pas d'autre avis.